Je vais vous raconter ce que racontait mon père il y a très très longtemps. Mais avant tout, nous allons chanter. On va chanter comme le faisait mon père il y a très très longtemps. Quand il était content et quand il était bien debout, il chantait. Et il chantait, il chantait. Il chantait toujours quand il était content. Tu m'as déçu, chouchou. Je suis resté ignoble. Vraiment, tu m'as trahi par tout mon cœur. À la v i g n a n z a mon amour. Nalouli, oh,、eh. h e オーマンソヨーローバーカーのコータンダニミマベヤモサラナサラカナモキリヨヨーコーフィオ s a l リテ e ナコベンガラヨテポナボチナヨーバーナシェリ e Tu m'as trompé chouchou Je suis resté ignoble Vraiment, tu m'as trahi par tout mon cœur. À la Vignonza, mon amour. C'est ainsi que chantaient les vieux. C'est ainsi que chantaient les ancêtres. Mais moi, je vais vous raconter l'histoire de la petite Nkenge. u La petite Nkenge, u c'était la fille même. La fille que tout le monde aimait dans le village. Elle était tellement belle qu'elle était admirée par tout le monde. Mais. Un Jour. La mère d'un Kenge dit à sa fille, Nkenge, tu es mon unique enfant. Je n'ai que toi comme enfant. Alors, je ne voudrais pas, quand je ne suis pas là, je ne voudrais pas te voir jouer avec les autres filles de ce village. Parce que toutes ces autres filles, elles sont jalouses par le fait que tu es la plus belle, mais la plus belle des filles dans le village. Alors, Chaque fois que ces filles du village venaient voir Kenge pour aller jouer comme toutes les autres filles, Kenge disait toujours aux autres Moi, ma maman m'avait interdite de jouer avec les filles Du village, alors chaque fois c'était comme ça. Mais Kenge elle avait grandi et elle avait grandi. Elle était elle était déjà une femme, s'il faut le dire. Mais à chaque fois que les autres filles venaient la voir pour partir à la, à la rivière chercher de l'eau, Kenge disait toujours à, sa, à ses copines que moi, ma maman m'avait interdite de jouer avec les autres filles du village. Tu m'as déçu, chouchou. Je suis resté ignoble. Vraiment, tu m'as trahi par tout mon cœur. À la v i g n o n s à mon amour. Elle avait grandi, et elle avait grandi, et elle avait grandi. Mais un jour, la maman était partie au champ. Elle était restée toute seule. Ce jour-là, ses copines étaient venues la voir. Kenge était en train de piler le sac à sac. Elle pilait tranquillement, et à ce moment-là, Les autres sont arrivés. Toute une foule devant Kenge. Alors, cette fois-ci, Kenge accepta la proposition des autres filles. Elle accepta d'aller à la rivière puiser de l'eau avec les autres filles du village, oubliant la recommandation de sa mère. Elle était toute contente. Elle chantait quand elle marchait et les autres filles du village l'accompagnaient. Elle dansait, elle était tellement contente car pour la première fois, elle, avait, elle était en compagnie des autres filles du village. Mais quand elles sont arrivées à la rivière, pendant qu'un kenge était en train de danser au bord de la rivière, les autres filles s'étaient regroupées derrière elle. Sans qu'elle l'ait entendu approcher, les autres filles sont arrivées et on la précipita dans l'eau. N'a vu pas! Yenkenge se noya. Aussitôt, les autres filles remplirent vite leurs récipients, entrèrent immédiatement au village avec des récipients chargés sur la tête et elles se dirent entre elles que personne ne devrait dire ce qui s'était passé à la rivière. Kenge avait donc disparu. Mais le soir, quand la maman était rentrée du champ, elle appelait sa fille. Kenge Kenge Kenge ne répondait pas. Kenge Kenge Elle ne répondait pas. Elle avait finalement disparu. Mais la maman, en toute bonne africaine qui se respecte, elle commença à pleurer sa fille. Elle avait pleuré toute seule. Aussitôt, les voisines étaient en train de venir. Elle pleurait si bien que ça commençait à attirer tout le monde. Et elle avait pleuré une fois. Et elle avait pleuré deux fois. Et elle avait pleuré trois fois. Finalement, Kenge avait disparu. Une semaine était passée. Deux semaines, bientôt un mois. Mais la maman, chaque soir, elle ne faisait que pleurer sa fille. C'était l'unique enfant qu'elle avait. Alors, un jour, un moncati m'a tombé, c'est-à-dire un recolteur de vin. Ce monsieur-là, aux muscles bien braqués, il avait l'habitude d'aller au bord de la rivière pour aller cueillir son vin de p a l m e Au bord de la rivière, il y avait un palmier. Et sur ce palmier, Le Moukwangama tombait, lui il arrivait, et il se il mettait sur le, le palmier, et il grimpait, et il grimpait, il grimpait, grimpait, grimpait, et arrivé à la cime, il se mettait à couper les palmes, et les palmes tombaient par terre, et elle, il coupait, il coupait, il coupait, ça tombait. Et ce n'est qu'à ce moment-là que le récolteur de vin qui était sur le palmier il a entendu une voix qui chantait. Cette voix disait. On coin à ma tombe, on cambille la tatanamam. On coin à ma tombe, on coin à ma tombe, on c a m b i l a tatanamam. Ah. Qui est yé yé yé yé yé. On mène mambo te bampondila. Ah. Qui est yé yé yé yé. Alors aussitôt, le mon k w a n a ma tombe e compris et il avait remarqué c'était la voix. De la belle Nkenge qui avait disparu dans le village. Aussitôt, il lâcha ses mains, il est arrivé par terre,、oh, boum Il s'est cassé un bras, mais puisqu'il avait entendu la voix de la belle fille qui avait disparu, il était parti en courant. Il avait couru, il avait couru. Et quand il est arrivé au village, il commença à dire à tout le monde Je l'ai vu, je l'ai entendu, je l'ai vu. Je l'ai entendu. Et tout le monde d u village se posa la question Tu as vu qui Et tu as entendu qui Et lui ne cessait de dire Je l'ai vu. Je l'ai entendu. Ainsi, dans le village, on commença à le trouver un peu de bizarre. Il y a d e ceux qui se disaient qu'il s'est cassé en b o u l a n t Il y a d e ceux qui se disaient qu'il est devenu fou. Il y a d e ceux qui se disaient qu'il était devenu malade. Mais non, lui, il avait entendu. Il avait entendu la voix de la belle Nkenge qui avait disparu bientôt deux mois dans le village. Mais tellement que le m u n k k w a n a m a t o m b e avait entendu, il était parti jusque dans la case de la maman de Nkenge. Alors, quand il a dit Je l'ai vu, je l'ai entendu, et la maman a dit Qui Nkenge. Alors, la maman, toute contente, toute contente, elle s'est remise à pleurer. Alors, elle avait pleuré sa fille qui avait disparu bientôt deux mois. Il fallut donc aller voir le chef du village. Le chef du village ordonna donc à tous les habitants de ce village-là d'aller à la recherche d'un kenge de demander au recolteur de vin de refaire ce qu'il avait fait. Pour voir si la, cette voix qu'il avait entendue, et la voix qui sortait de l'eau, pouvait encore chanter. Alors, le monk Kwaramatombe, malgré son bras qui était cassé, il accepta de repartir et de, re, de se remettre sur le palmier. Alors, quand il arriva, il s'est mis sur le palmier. Il avait grimpé, il avait grimpé, il avait grimpé, grimpé, grimpé, et il avait grimpé jusqu'en haut du palmier. Alors là, il s'est mis à couper les, les, les palmes. p o i a h une palme était tombée. p o i a h une deuxième était tombée. p o i a h une troisième. Et finalement, tous entendirent cette belle voix qui sortait du fond des eaux. Et cette voix disait. もうかんがまたんでもかんがまたんでもかんがまたんでもかんがまたんでもかんがまたんでもかんがまたんでもかんがまたんでもかんがまたんでもかんがまたんでもかんがまたんでもかんがまたんでもかんがまたんでもかんがまたんでもかんがまたんでもかんがまたんでもかんがまたんでもかんがまたんでもかんがまたんでもかんがまたんでもかんがまたんでもかんがまたんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんも À tous les jeunes garçons et même les vieux du village d'aller chercher des récipients pour vider la rivière, pour sauver cette belle fille qui s'était f a i t prisonnière par le génie des eaux. Alors, ce fut d'abord le tour des vieilles femmes. Elles prirent leurs récipients, elles se mirent donc à vider la rivière. Elles étaient en train de vider. Oh, i t j'ai a i t j'ai dit, j'ai d i Elle t e était en train de vider l'eau. e l l était en train de vider l'eau. L'eau avait baissé. L'eau avait baissé jusqu'au niveau des genoux. Mais elle s'était e n fatiguée. s Elles n'en pouvaient plus. Alors, les jeunes filles prirent dans la, la relève, elles prirent les récipients, elles rentrèrent dans l'eau pour essayer de vider la rivière. Mais quand les jeunes filles sont arrivées, elles ont pris les cuvettes, les récipients pour vider l'eau. Alors là, elles se sont mises à, chante, mis à chanter Ataïa benamonete, p a k i p a Ataïa benamonete. Aussitôt l'eau commençait à remonter. L'eau commençait à remonter. L'eau commençait à remonter. Alors les vieilles femmes, quand elles virent que l'eau était en train de remonter, elles reprirent vite les r é c i p i e n t s Elles rentrèrent vite dans l'eau. Elles se mirent donc à vider de l'eau. Elles avaient vidé toute l'eau de la rivière. Finalement, Il ne resta que la boue. Et sur cette boue, elles virent glisser une malle. une malle. Une malle en or. Et cette malle vint donc se poser devant eux. Mais sur cette malle, il y avait une petite clé. Tous se précipitèrent sur la clé pour ouvrir la malle. Mais les femmes d'abord, elles ont pris la clé. Elle s commença à ouvrir. Mais depuis quelques e l l e s étaient en train d'ouvrir, la malle ne s'ouvrait pas. Alors, les jeunes garçons qui étaient là, eux demandaient la clé, la clé à leur tour. Donnez-nous, on va le faire. Nous sommes des, des hommes, nous sommes des gaillards, on va le faire. Avaient, ils avaient pris la clé, mais finalement, eux aussi n'avaient pas pu ouvrir la malle. Le paralytique était juste à côté de lui, il était arrivé. Alors, il a dit. Donnez-moi aussi, je vais ouvrir. Alors là, tous les jeunes n'étaient pas d'accord avec lui. Nous qui sommes normales, nous qui sommes forts, on n'a pas pu ouvrir la malle. Et toi, un paralytique, tu es sûr d'ouvrir la malle Il a dit Donnez-moi, je vais essayer. On ne sait jamais. Alors, on remit la clé au paralytique. Il avait pris la, la clé. Une fois qu'il avait enfoncé la clé dans la serrure, ils entendirent clac, clac, et d'un seul coup,、Kouin! la malle était ouverte. Alors, qu'est-ce qui était dans la malle? Keng est sorti de la malle. Elle était encore plus belle, plus belle, plus belle qu'avant. Le seul discours qu'elle avait sur, son, sur sa bouche, c'est un discours de paix. C'est un discours d'entente un discours d'harmonie. Elle pardonna toutes les filles qui l'avaient précipité dans l'eau et elle accepta son injuste punition. Naloula Kiyo e なんでみまベアモサラナサラカナモキリオヨ c o n f i, I, I, I, I, I, I a n c e est a l i、stand. <está> t é Nakobengana テポナボテナ b a n a Mami Tu m'as déçu, chouchou Je suis resté ignoble Vraiment, tu m'as déçu par tout mon cœur. a v i g n o n à mon amour. Voilà la petite histoire d e n kenge. Et ceci se passe dans le petit village de Kimpoko, non loin du district de Yamba.